Vous connaissez cette puissance Vous connaissez cette clé ce soir Je vais mon mieux pour chanter cette chanson-là avec La puissance que je pense qu'il doit avoir aujourd'hui Mais je vous annonce une victoire ce soir L'heure de la victoire a sonné Que Jésus soit loué. Every yeah. I'm a straight boy. Dans le nom de Jésus, il y a puissant. Dans le nom de Jésus, il y a autorité. Avec le nom de Jésus, les chènes sont. Vous croyez ça ce soir? Est-ce que vous croyez ça ce soir? Comment ça t'avait pas a l'épisode? ¡Vamos no se... allá! Il y a deux semaines, puis là aujourd'hui. On...